Ainsi que du métal, comme d'habitude, vers la fin. On va entendre, entre autres, cet après-midi des artistes des groupes comme Van Halen, Black Sabbath, Thin Lizzy, Motorhead, Fin Troll, Cathedral, Opeth, Psych, Megadeth, Deep Purple Kiss, Steppenwolf, April Wine et Aerosmith.

Dans la première heure, Simon Fitzbay sera de retour avec les éphémérides du rock. J'aurai des nouveautés à vous présenter dans la deuxième moitié de l'émission. Le nouvel album de la formation de métal progressif suédois Evergreen, intitulé Glorious Collision. Celui des Finlandais Taurissas, intitulé Stand Up and Fight, ainsi qu'un extrait du tout nouvel album de Moon Sorrow.

Euh, en plus de tout ça, je vais vous présenter un groupe américain des années 70 extrêmement obscur du nom de JPT Scare Band, ainsi qu'une face complète d'un album vinyle classique paru il y a 40 ans, soit Moving Waves, des Hollandais de Focus. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un classique de Super Tramp.

Sister Moonshine, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et l'Est. Le faire tourner du vrai r a g à t o i r r i v i è r e c'est fou! 89 FM.

Supertramp, assez fou. <rire> C'était Sister Moonshine. Qu'est-ce qu'on retourne sur l'album Crisis What Crisis de 1975 Ce n'est pas le meilleur album, c'est à peu près、euh, la seule bonne pièce, je trouve,、euh, sur cet album, qui avait assez décevant, mais l e l'a p o c h e t é très a i t t comique par contre. 11h14, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d a n a i Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et c'est maintenant l'heure de passer à ceci, n'est-ce pas

Et, et oui, j'ai encore une fois l'immense plaisir d'être en compagnie de l'authentique, véritable historien de ses fous, M. Simon Fitzbé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 21 au 27 mars?、Et、nous débutons le lundi 21 mars justement avec la naissance de Roger Oxton. Oxt, Je recommence. Oxton? Oxton. Oxton, oui.、Voilà. <rire> le chanteur de Supertramp、euh, qui célébrait、euh, ses 61 ans、ouais. cette semaine. Oui.、Euh, et guitariste aussi.

Oui.、Euh, tu vois, moi, dans mes souvenirs, parmi les, les, gens, les gens célèbres que j'ai interviewés, c'est un, un des hommes les plus、euh, sympathiques et plaisants que j'ai、ouais, eu, euh... eu la chance de m'entretenir. Vraiment très, très, très gentil.、Euh,

Chic, chic type. C'est ce qu'il dégage, en fait.、Mm -hmm. C'est ce que j'ai pu voir également en entrevue ailleurs. Il était aussi très sympathique, toujours prêt, justement, à donner des entrevues. C'est ce、oui. également gentil de sa part. Tout, tout à fait. Évidemment, Super Trump, bon, on n'est pas tellement fan. Non,、euh, dans mon cas, pas、oui. vraiment. Non. non.、Oui. Mais moi, par contre, je e lis pas ça.、Là.

Il y, y a quand même des bonnes pièces.、Ouais. C'est des bons artistes, c'est juste que des fois, ils sont allés peut-être un petit peu trop.、Euh, trop c'est parce、hein. que c'est. Oui, c'est ça. c'est pas Le problème, c'est que, bon, c'est de l'excellent rock progressif, euh, euh, dans certains cas,、euh, comme Criminal c e n t u r y mais très accessible.、Mm -hmm. Tu sais, quasiment pop, là. Oui. a s Tu sais.

Alors, c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde. Exact. Euh, mais、euh, c r o n i c l e of the Century, le premier aussi, le premier qui était、euh, jazzé un peu,、euh, premier album homonyme de、euh, 1970-71,、mm -hmm. euh, je trouve bon aussi.、Euh, c r o n i c l e of the Century, comme je disais, even in the quietest moment, il、euh, y a des bonnes choses aussi, d é ç u s

Euh, par contre, le reste, je ne suis pas sûr. Breakfast in America, c'était un gros succès, mais c'était un gros succès, succès pop. C'est ça, ça qui arrive. C'est plus, plus, de... plus, plus du rock de... progressif. l u s du rock progressif, o e rendu là.、Euh, et évidemment, par la suite, là, des trucs comme It's Raining Again, là, moi je trouve ça insupportable. <rire>、oui. Pas toujours très bon. Ce qui nous amène en 1956. Oui, en 1956, Carl Perkins est hospitalisé suite à un accident de voiture qui a tué son agent ainsi que son frère.、Euh, Lorsqu'il sort de l'hôpital, Elvis Presley

Est au numéro un avec sa, sa pièce, la pièce ouais, de Carl Perkins,、ça. Blue Sweat Shoes. Il avait repris la chanson de Blue, Blue Sweat Shoes de Carl Perkins il en a fait un succès. D'ailleurs, on dit que cet accident-là, ça, ça a comme gâché un peu sa carrière. Oui, exact. Ben, ça s a gâché que, son momentum. C'est ça.、Mm -hmm. Et Elvis en a profité justement pour prendre la、ouais. place. Elvis a eu toujours、euh, ce genre d'opportunité-là aussi avec l'image de Rebelle sans cause, Re Re Re Rebel Without a Cause, ouais, ça. qui était avant James Dean et James Dean est décédé et ça a donné qu'Elvis était là pour p r e n d r e

le Flambeau、tout、dans le fond、fait. et devenir une star, garçon. C'était juste une image, hein, parce que c'était pas un rebelle du tout. Non, vraiment Elvis, pas. <rire> vraiment pas. Mais il en a profité justement pour s'approprier、euh, cette i m a g e lorsque c'était le temps.、Ouais. Nous avons ensuite, en 1961, les Beatles、euh, qui vont jouer au Cavern Club pour la première、ouais. fois. Donc, et、euh, sais-tu qu'ils、euh, ont donné 292 représentations?

Non, je ne savais、ah, pas que c'était a u t 292, donc près de 300, et surtout sur l'heure du dîner. Oui, oui, oui. c'était quand même assez populaire à l'époque, les gens qui sortaient oui, de l'école et des usines et allaient voir、oui. justement un gros. Oui, mais c'est plaisant d'aller voir les Beatles sur l'heure du、oh, dîner. Oui, oui, pas mal.、Je、ça p o u v a t être assez intéressant. D'ailleurs, <rire> au début de sa biographie, euh, Lémy Canister,、euh, euh, son autobiographie, il raconte comme ça qu'il a souvent été voir les Beatles au Cavern Club. Ah oui. Oui, et、euh, sur l'heure du dîner.

C'est toute u n influence quand même. Oui, tout t ça. C'est vraiment、fait. génial.、Mm -hmm.

Ensuite, en 1969, Yoko Ono et John Lennon débutent leur bed-in au Hilton d'Amsterdam.、Ouais, C'était、euh, leur premier. Leur premier,、oui. quelques ça, en temps après ça. C'était combien de, de bed-in Parce qu'on c o n n a î t celui d'Amsterdam, celui,、euh, celui de Montréal. Celui de Montréal. Est-ce qu'il y en a eu d'autres Je crois qu'il y en a eu seulement deux, deux? Là, en fait. Ouais, ouais. Ils a v a i t commencé. En fait, ils voulaient faire un genre de mode de bed-in, mais John et Yoko, à l'époque, changeaient.、Euh... Ouais, ils changeaient d'idée vite. Ils i changeaient d'idée de, de concept.、Ben. Non, c'est ça. Ils changeaient d'idée de concept <rire> pratiquement aussi vite qu'ils se <rire> sont changés.

Donc,、oui. euh, c'était assez,、euh, assez éclaté à cette、oui. époque-là pour ces manifestations pacifiques. Et là, on va faire un béchabon、oui. très très loin à 9 ans. Oui, en 1981, Rio Speedwagon est au numéro 1 du palmarès avec Keep on Loving You. Ah, quel beau vaisseau! <rire>

Ça m é t e n d e pas. Ça, c'est affreux. Ça m é t e n d e pas. Mais, mais, mais la fin des années 70 et le début des années 80, musicalement, c'est une période vraiment moche.、Ah, ça m'est、euh, vraiment et, mal v i e i l l i s t Et ça, c'en est, est, est un exemple tout à fait éloquent. R.E.O. Speedwagon, c'est vraiment pas un bon groupe. Et、euh, ils étaient comme、euh, au top le numéro un、euh, de cette année-là, en 1981. Ça, c'était vraiment, Je le répète, c'était vraiment pas bon, R.E.O. Speedwagon. C'était oublié de la mémoire、non. collective. Il y a une seule bonne pièce, vraiment, qui s'appelle Back on the Road Again, qui est sur l'album Nine Line.

Et qui doit d a t e r de 79 ou 80. Mais en passant, o u t le reste là, de, de, de R.E.O. Speedwagon, c e s t à oublier. Je n'avais pas jamais écouté ce groupe-là et j'en ai é c o u t é un petit peu récemment et je me suis dit, j'ai bien fait de ça, ne jamais avoir entendu ça. J'aurais aimé mieux de ne jamais entendre C'est en vraiment moche. Quelqu'un d'ailleurs me disait qu'ils avaient fait la première partie, je pense, de Def Leppard il y a quelques années à Montréal et Québec、euh, lors d'une des dernières tournées de Def、mm -hmm. Leppard et c'était R.E.O. Speedwagon qui était là.

Et、euh, semble-t-il que le public se bidonnait parce qu'ils avaient l'air vraiment grotesques. <rire> <un contexte. rire> c'est un groupe qui n'était pas bon en 1981 et qui n'est définitivement pas bien vieilli. Non, o n On a donc à oublier.、Ouais. Ensuite, en 1983, Pink Floyd lance The Final Cut, le dernier album du groupe avec Roger Waters、mm -hmm. et pratiquement un album uniquement de Roger Waters. C'est、ouais, un、ouais. album solo de sa ouais, part. En fait, c'est ça. C'est、uh, By Roger Waters, performed by

Pink Floyd. Oui, oui,、ouais, ça ressemble pas mal、euh, à ça. C'est un a l b u mitigé. Moi, personnellement, je.

C'est un album que je n'aime pas tellement. C'est un album qu'il faut remettre dans son contexte également, p a r c e q u i l y a des critiques、euh, de la crise politique qui avait lieu au Falkland、euh, à peu près au même moment. En fait,、mm -hmm. c'était lorsqu'il l'écrivait, parce que la crise était réglée lorsque l'album、ouais. a paru.、Ouais. Euh, et aussi, donc,、euh, c'est Roger Waters qui, qui, qui se lamente beaucoup,、mm -hmm. euh, qui continue avec les thèmes de The Wall également,、ouais. donc son père qui a été、euh, tué pendant la Deuxième Guerre mondiale、mm -hmm. et des、mm -hmm. choses comme ça.、Ouais. C'est un peu, c'est très lourd. C'est pas,、euh, ouais. disons que ce s t pas un album que j'écouterais、euh, à tous les jours. Il y a、là. des gens pour qui

c'est Le meilleur album oui, de Pink Floyd. Oui, oui, oui. J'aime bien cet album-là, mais je n'ai jamais vu que c'est le meilleur. Il、mmh, y en a、non. qui vont bien avant ça, mais、euh, c'est un album que j'aime écouter une fois de temps en temps, mais moins que les autres de albums. De toute façon, Pink Floyd ont tellement évolué dans le temps qu'il y a des périodes qu'on qu préfère.、Oui, bon, c'est sûr que je préfère les, premières,、euh, les, les, les, les premiers è r s les p e e m i r balbutiements, à l'époque où ils étaient psychédéliques,、mmh. ainsi que les albums m i d d l e Dark Side of the Moon et、euh, euh, Animals. Après ça, j'aime

Petit peu de d i f f i c u l t é Oui, je suis un, un peu dans le même genre. C'est、mm -hmm. un peu plus ma période préférée, justement.、Euh, C'est Parce que Pink Floyd est devenu un autre groupe après. Là, oui, est il est、ça. devenu trop gros pour、oui. ce qu'il était,、mm -hmm. malheureusement. On arrive en 1984, donc l'année suivante. Oui, l'année suivante, Yoko Ono inaugure Strawberry Fields dans Central Park, et bien sûr, qui se retrouve,、euh, Strawberry Field est devant le, le Dakota où、euh, John Lennon habitait,、euh, où on retrouve également donc, le. le, le, le, le, le

Le, le, je, je, juste sculpture en tête, mais ce s t pas sculpture, c'est un genre de cercle qui c r é e Imagine dans le fond. Ça, ça c'est un、beau. jardin à l'intérieur de,、oui. de Central Park. Exactement.、Mm -hmm. Et、euh, allez visiter ça si vous allez à New York, à ce qui paraît, c'est très très beau. Moi-même, je e suis jamais allé encore, mais c'est、euh, assez génial、mm -hmm. comme endroit pour rendre hommage justement à John Lennon. C'est、oui. très très gentil.

Nous avons également la même journée, Van Halen qui est au numéro 1 des palmarès avec Jump. Ah oui, on a déjà parlé de、oui. Jump.、Euh, C'est Van Halen d'ailleurs qui fait la couverture de la dernière édition du magazine Classic Rock.、Ah oui. euh, ouais. Ouais. Avec h oui? a David Lee Roth.、Euh, avec David Lee Roth et on parle justement de la conception de, de cet album. Bon, je dirais pas mythique, mais cet album.、Euh,

Important des années 80,、ouais. qui est 1984. Oui,、ouais, mmh. euh, qui reste quand même un album intéressant. Oh,、bon, il、oui, y a comme, des très bonnes choses dessus. Comme la pièce j u m qui, o i n Mais c'est loin d'être le meilleur、favorites. album de Van Halen. Très non, loin. Non, vraiment、mmh. oui, pas.

Nous avons également, en 1991, cette fois-ci, c'est le décès de Léo Fender, bien sûr.、Euh, Célèbre luthier. Célèbre luthier qui a créé euh, les, euh, la compagnie Fender、euh, ouais. des guitares,、les、qui l'a vendue quand même assez tôt, par contre,、euh, pour、ouais. quelques millions. Il aurait peut-être pu la garder un peu plus longtemps pour faire、ça. plus d'argent.、Euh, la dernière est... année, il travaillait pour、euh, GL. Oui, exactement.、Mm -hmm. Il fabriquait des guitares ailleurs pour une autre、ouais. compagnie. e u i c'est ça qui est drôle. <rire> oui, ce qui est quand même particulier, mais il faut dire qu'on dit les spécialistes, les gens qui jouaient sur les f e n s

À l'époque、mm -hmm. où、euh, Léo Fender et la compagnie ont dit qu'aussitôt qu'on、euh, a changé de propriétaire, les guitares ont vraiment baissé、ah ouais. euh, de qualité.、Le、standard, oui. Oui, et、mm -hmm. on a commencé à les faire également、euh, au Japon, a, euh, Mexique.、Euh, oui, au Mexique également. Il y, a, il y a des usines un peu partout. Il y a les Fender USA également qui ne sont pas toujours des Fender USA. C'est assez compliqué à se retrouver dans ce m o n d e l Les guitares peuvent varier de qualité assez facilement、ouais. chez Fender. Tout à fait. Malheureusement.、Mm -hmm.

Nous avons、euh, finalement, pour terminer la journée du 21 mars en 2005, MTV qui présente le dernier épisode de la télé-réalité The Osbourne. h、ah, la fin, de c e t t e t Godie. Oui, franchement, qui a, fran qu a détruit la carrière、oh, de M. Osbourne.、Oui, tout ben, Sa crédibilité, ouais, je d i r a i s Oui, c'est ça, exactement.、Ouais. Il est devenu en fait une parodie de lui-même,、ouais. ce qui est vraiment dommage. Véritable clown. C'est triste. Oui,、oh, ouais. oui, vraiment.

Euh, manque de jugement de la part de Sharon Osborne, u je trouve. Oui, une très très、c、mauvaise idée. Ce qui nous amène、euh, au 22 mars. Oui, le 22 mars 1943, nous avons la naissance de, John, de George、oui. Benson, plutôt, donc,、mm -hmm. euh, qui est guitariste, bien sûr, euh, qui euh, a joué entre le,、euh, le rock et le jazz, bien、mm -hmm. sûr.、Euh, lui, c'est vrai, c'est 68 ans. Euh, et euh, un de ses albums mémorables, en fait, que j a i é c o u t é les fans des Beatles à écouter, c'est Another Side of Abbey Road,、euh, qui est paru、euh, la même année.

La sortie d'Abbey Road en 1969,、ah oui. avec des reprises、euh, qui tendent vers le jazz également.、Mm -hmm. mais、euh, ah, C'est ça parce que c'est surtout illustré dans le jazz. Oui, oui, oui.、Mm -hmm. euh, mais c'était un, un fan de rock, justement. et les Beatles、oui. Il s ont repris les Beatles, il s ont repris aussi d'autres groupes、euh, pendant sa a c r r l'âge d'heure de sa carrière,、euh, ce qui a aidé oui, également à le faire connaître, justement, par,、oui. chez les fans de rock.

Nous avons également comme anniversaire la même journée en 1943, le 22 mars, naissance de Keith r e l f chanteur des Yardbirds. Et de Renaissance aussi. Et oui, également. également.、Euh, en fait, il est décédé、euh, dans les débuts de Renaissance, je pense. Il a enregistré un ou deux albums avec Renaissance. En tout cas, c'est sûr qu'il en a fait un, c'était le premier chanteur de Renaissance.、Euh, il est mort électrocuté. Oui, électrocuté、Et、dans son garage. C'est assez horrible parce que c'est son fils,、euh, le genre de 5-6 ans, qu'il a trouvé.、Mm -hmm.

C'est t tragique. Oui, pas mal. Nous avons également en 1948 la naissance de Randy Joe Hobbs, chanteur.

Qui disent bassiste de Motorose a i Montrose! Montrose,、oui. voilà. Et Johnny Winter également.、Oui. Donc, euh, Montrose, qui est le, le, le groupe de Ronnie Montrose, le guitariste Ronnie、mm -hmm. Montrose, qui mettait en vedette、euh, Sammy Hager. Oui, c'était le p r e m i e r groupe de Sammy Hager. On va en entendre d'ailleurs un classique、euh, cet après-midi du Montrose. Avant que Sammy Hager j u soit t t e e m n s repris par Van Halen, dans le fond, engagé par Van Halen. Bon, plusieurs années avant, parce que、euh, Sammy Hager a en enregistré deux albums avec、euh, oui. Montrose et par la suite,、euh, bon, il s'est e n t e n d

n'étaient Pas bien, ces deux-là, Ronnie、mm -hmm. et, et Sammy, et、euh, ils se sont séparés. et、euh, Sammy a parti sa carrière solo, qui a su bien marcher,、ouais. on peut dire, jusqu'à ce qu'il soit récupéré par Van h a l e n en quoi 84,、ouais. euh, 85, 86 Exactement. Et Manchose, dans le fond, c'était au début des années 70,、euh, à la fin des années 70. Non, non, c'est 73, 74.、Ah, ce -là, là, je pensais que c'était、ouais. un, euh, un peu plus loin dans le、mm. temps, mais quand même.

Euh, nous avons également,、euh, donc en 1963, les Beatles、euh, qui lancent Please, Please Me en Angleterre. L'album.、Euh, L'album, exactement. Ouais, ouais. Euh, donc euh, qui a franchement fait un tabac. Ouais,、euh, ouais. Et qui, qui est devenu、euh, p r a b m e n t un des albums les plus vendus pour l'époque. Sinon, le plus vendu.、Ouais. Autant en Angleterre qu'ailleurs dans le Album monde. Album enregistré extrêmement vite, en、ouais. dedans de 15-16 heures. Oui, exact. Ouais. Et comme on l'a déjà dit à la fin de l'enregistrement, parce qu'ils ont tout enregistré d'une frappe,、mm -hmm. euh, John n'avait plus de voix.、Non. Et、euh, il manquait une.

Une pièce pour、euh, boucler l'album. Et bon, ils ont repris Trust、euh, and Shout, qui était une pièce très appréciée en spectacle. Mais on peut remarquer, quand on l'écoute, cette pièce-là, que, que John est vraiment à bout. Oui, l a beaucoup de mal. Il <rire> a la voix très éraillée. <rire> mais c'est ce qui fait le charme de la pièce.、Ça. Exactement. Et、mmh. ça marque justement l'histoire grâce à ça.、Euh, en 1965, Bob Dylan, lui, lance Bring It n g i All Back Home, son premier album o n pouvait retrouver des pièces électriques. Oui,、euh, très un bon. Très bon, oui.

Excellent, excellent, excellent album. Et、euh, ce titre-là, bien sûr, fait référence au fait qu'on était en pleine invasion britannique. Alors,、oui. euh, les, les Britanniques occupaient vraiment le haut des palmarès. Et、euh, comme le rock'n'roll est une musique américaine, d'origine américaine, e、eh、t bien, il,、euh, il disait tout simplement qu'il ramenait aux Américains cette、euh, musique. Et quand même, Bob Dylan, justement, a fait un très, très bon choix sur le moment de s'en aller électrique et de, de, de, de, de,、oui. de, de travailler dans le rock parce qu'il a fait、euh, des choses vraiment incroyables. j e

Justement, avec cette saveur américaine. Parce que plusieurs groupes américains également qui s'inspiraient des groupes anglais à l'époque et ce q u i m n a i e t un peu, donc、ouais. changer les racines de, de la musique qu'ils faisaient. C'est ma période préférée de, de Bob Dylan.、Ça. Moi aussi.、Euh, aller jusqu'à Blonde on Blonde, je crois que je, personnellement, j'aurais préféré qu'il continue dans cette veine、mm -hmm. euh, plutôt que de revenir à, à ses racines. J'aurais aimé mieux qu'il fasse encore un bout comme ça. Oui, ça aurait été probablement meilleur. Oui, bien, je trouve.

Oui, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. En 1967, cette fois-ci, The Who donne son premier concert aux États-Unis au Paramount de New York. Oui, ils ont、fait. probablement tout cassé parce qu'ils se sont、oui. fait remarquer comme ça en brisant、euh, tout leur matériel à la fin des concerts. c e s t très comique. Mais ça les a mis en faillite aussi、oh, oui. parce que ça coûte très cher de démolir tout l'équipement à chacun des spectacles.、Oh, oui. Alors,、euh, il a fallu qu'ils fassent Tommy deux heures plus tard et、euh, que ça connaisse un succès planétaire pour enfin.

Euh, se sortir、euh, de, de leur dette. De problèmes économiques, justement, parce que c'est vrai que c'est assez cher. Vous vous d e s q Nous avons ensuite, en 1974, d e s Eagles qui lancent、uh, leur troisième album, On the Border. Encore、mm. une fois, je ne connais pas les Eagles. Ouais, je ne sais pas. Je s pas grand-chose, les Eagles. C'est du soft rock. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'accroche. Non, ce n'est、euh, pas. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a des trucs que、euh, je trouve.

Pas si pas mal. Il y a certaines pièces que j'aime, mais、euh, c'est pas. Quand t es un amateur de rock, je suis pas sûr que tu peux apprécier、euh, tant que ça, les g a r s Exactement. C'est assez difficile. C'est surtout une radio, je dis pas une radio, mais plutôt un, un groupe pour les radios FM, je te le dis. Oui, Donc, c e s t c'est tellement gentil.

Oui, beaucoup trop même. <rire> c'est ça le problème. Et c'est un peu、euh, signe du temps aussi. Ils ont signé、euh, leur dernier contrat, c'est avec Walmart pour la distribution de leurs albums. Donc ça montre quel donc, genre de public ils cherchent. OK,、hein. donc le, les albums vont se mettre disponibles chez Walmart. Oui, mais le dernier qui avait sorti également, ils sont disponibles en exclusivité tout d'abord、uh -huh. pendant quelques temps et ensuite、euh, peuvent paraître ailleurs. Un peu comme Kiss, je crois, qui avait signé、euh, ce genre de contrat-là、ouais, euh, ouais, ouais, ouais. l'an、euh, dernier. Oui, oui. Donc、euh, c'est très malheureux par、mm -hmm. contre pour,、euh, pour ce qui est de Kiss.

En 1978, The Police signe un contrat avec AM Records, donc pour distribuer leurs albums,、ouais. bien sûr, qui allaient paraître incessamment.、Et、ils sont restés avec euh, cette,、euh, cette étiquette-là, je pense,、ouais, jusqu'à la, la fin de leur carrière.、Euh, également en 1980, Pink Floyd est numéro un du palmarès américain avec Another Brick in the Wall, bien sûr,、ouais. euh, qui euh, est le grand succès de l'album. Oui,、ouais, exactement. Le succès radio, c'est pas la meilleure y, pièce. Il y, y a beaucoup de gens qui sont fatigués d'entendre cette pièce-là. Oui.

Euh, je les comprends. Oui,、euh, moi non plus, je, je, je n'aime pas.、Euh... Le solo guitare est bon. Oui, le solo guitare est excellent,、mmh. mais est, il faudrait qu'il soit mis en autre. C'est Parce、euh... que c'est u n autre de ces pièces qu'on appelle des pièces brûlées qui ont été、mmh. euh, surjouées, je dirais, par les radios commerciales. Et puis, ça fait que maintenant, on entend ça et on fait Ah! Exactement. Mais.、Euh, mais je...

Personnellement, ce n'est pas une pièce que je déteste, mais ce n'est pas une pièce, ce s t pas une des grandes de, de Pink Floyd. Non, vraiment pas. Mais si vous voulez vous, vous réconcilier avec cette pièce, je vous conseillerais peut-être une reprise que Korn avait faite il y a quelques、Korn? années. Il avait、oh, repris、oui. les, trois, les trois parties de n o t r e Brick in the Wall mis、euh, <rire> un peu ensemble. Mais le solo de guitare est pareil comme celui de David、ah, Gilmore.、Oui. Vraiment, on a décidé de respecter ça. C'est sûr que ce n'est pas une pièce très, très h e a v y m e t a l On a décidé de garder un peu l'esprit. C'est quand même assez bien,、euh, bien réalisé, franchement.、Euh, ça m'a réconcilié un peu avec cette pièce-là.

Là. Mais justement, j'aimais mieux la version de Korn que la version、oh, de Pink Floyd pour essayer de la partie 2, <rire> qui, qui, qui reste très très disco avec ouais, le rythme de、ça. batterie très. très... C'est、euh, un B disco et t t c é a i à l'époque, c'était.、Euh, disons qu'on était surpris、mm -hmm. de voir que Pink Floyd, comme ça,、euh, faisait une pièce avec un, un rythme disco.、Ouais. Euh, c'était.

On voulait avoir une pièce radio également pour pouvoir、oui. voir l'album. Parce、ça. que les gens auraient acheté ça Ils auraient été très surpris de voir que c é t a i t pas du tout、euh, le même genre de musique qui、oui. restait sur le,、mm -hmm. sur, deux, sur le disque complet. Eh bien.、Euh, en 1996, cette fois-ci, nous avons le décès de Don Murray, batteur des Turtles, qui lui a eu une complication après une opération à l'estomac. Il、oui. devait aller se faire enlever des ulcères et ça a malheureusement mal tourné. Ça a mal tourné.

Mmh. C'est très, très c i t o y e Ce qui nous amène finalement à 2004. Oui, 2004. On parlait des Osborns tout à l'heure、euh, par rapport à. Et de à la leur crédibilité a b o c h é e Exactement. Et c'est ce qui est arrivé en fait pour Ozzy Osborn, puisque dans un sondage sur yahoo.com, il est sélectionné euh, comme euh, étant la personne la plus adéquate pour accueillir des extraterrestres sur Terre. C'est un curieux raisonnement, par exemple,、oui. hein, parce que moi, personnellement, je...

Je ne pense pas que si on avait des extraterrestres qui atterrissaient comme ça sur la Terre, que ça devrait être l'ambassadeur, la personne la plus adéquate pour nous représenter loin de là. On va l'écouter, ce Aussie, justement. Believer, vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux. 89.FM.

ダンスのないアワー。<laughs>

Très, très palmier, ça, du Van Halen. o u t r o u a i Ça、hein? fait plage. <rire> Juste a f a ç on d entendu Ozzy Osbourne avec、euh, Believer. Ça, c e s t un petit lien tiré par les cheveux, hein, parce qu'on a parlé des extraterrestres. Et、oui. j'ai pensé à, à une de mes séries de télévision préférées, The X-Files.、Mm -hmm. I Want to Believe.、Ouais. <rire> là, j'ai pensé à Believer. <rire>、ouais, C'était une très jeune. Ozzy Osbourne. Donc, c'est, euh, c'est péré à l'origine sur、euh, le deuxième album、euh, solo du Madman, The Diary of a Madman de 1981.

Il est 11h41, vous êtes à l'émission r e c t c l s s i q u e en compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps.

Ce qui nous amène, n'est-ce pas, au, à la journée du, du, du 22 mars, 23 mars. Oui, exactement. Et le 23 mars 1963, les Beach Boys lancent Surfing USA.、Ouais, C'est un de leurs gros, gros succès. C'est、oui, un ça. de leurs、euh, leur, leur très grands succès、euh, après l'album Surfing Safari. Donc,、mm -hmm. on essayait、euh, toujours de, de, de, de,、ah, de mettre surfing en quelque dans part. Dans la même veine, oui. Ouais, exactement.、Ça. Pour ne pas dépayser、euh, les gens. Oui, oui. Et pour、euh, <rire> justement,、euh, parce que le surf était、euh, une、ah, des C'est la seule chose qu'on peut faire.

Sur la plage. Exactement.、Ouais. exactement. Et x a c e e Et m n t donc,、euh, on a beaucoup joué là-dessus et ça a quand même rapporté beaucoup pour les Beach Boys au départ. C'est sûr que c'est plus Winner, une pièce、euh, qui parle de surf qu'un barbecue.、Alors. Oui, exactement. <rire> exactement. <rire>、euh, 1964. Oui, 1964. Innés on w r i g h t un livre écrit par John Lennon et lancé en Angleterre.、Un、livre、euh, que j'ai eu la chance de voir、euh, récemment. Je n'ai pas lu encore. J'ai jamais mais... lu des livres de John Lennon. Il y en a fait deux.、Ouais. C'était s p a n i a r in the Works. Oui, exactement.

m a i s c'est une poésie quand même assez absurde,、euh, mm -hmm. intéressante quand même à lire. C'est une curiosité, bien sûr.、Ouais. Ça a été lancé un peu dans cette optique-là également. John Lennon était populaire, les gens ont acheté le livre par curiosité.、Ouais. Euh, mais ça reste quand même intéressant.、Ouais. Euh, au côté,、euh, c est, c est, La poésie de John Lennon était quand même assez bonne. Ben, plus、euh, que ses dessins, en tout cas. Oui, oui. Et d'ailleurs, il y a des dessins dans le dessin de i s Onride. Souvent, euh, on mettait l'enfant c'était un très bon、euh, dessinateur. Après, non, trouve je trouve pas, non, pas, pas du tout. là.、Euh,

Non, Je ne suis pas d'accord du tout parce non, que ce n'était pas un bon. Il、euh, n'y avait, je... avait pas l'œil.、Euh... Je trouve que ma fille, de, quand elle avait 4 ans, elle était meilleure que lui. Là. <rire> alors,、euh, mais、oh. elle est bonne, par exemple. <rire> <rire> donc, voilà un livre à procurer si vous êtes un fan des Beatles, mais également, donc,、euh, un recueil n'est pas les intéressants. Oui.

Est-ce que ça a été traduit, ça?、Euh, Parcès, je crois que oui, oui, mais ça vaut pas la peine d'acheter,、euh, de, de, de, se trouver une version traduite puisque ça, ça serait un peu brisé, justement. Bon,、euh, oui, ben, tu, tu,、euh, tout, à fait. Mais c'est parce que je sais qu'il y a des livres de poésie de Jim Morrison qui ont été traduits. Oui, ben, e l、oui. e a n o r Cohen également a été traduit、oui. puisque je trouve un peu aberrant parce que la, la, la poésie, la... c'est difficile, hein. Exactement. Oh oui, c'est, c'est quelque chose、pas、qui、sûr. rime selon、pas、la、sûr. langue parce、oui. que chaque, chaque, également chaque culture a leur poésie différente oui, et leur、oui. façon de rimer différente. Donc,

C'est vraiment compliqué.、Mm -hmm. Nous avons par la suite, en 1968, la naissance de Damon Albarn, chanteur de Blur et Gorillaz,、oui. qui, qui a surtout agi dans les dernières années pour ce qui est de la musique.、Mm -hmm. En 1970, Alan Klein remet les enregistrements de Let It Be à Phil Spector. Donc, oui, faut Il faut qu'il en fasse quelque chose parce que, ben, quand même, l'étiquette de disque avait investi.

Euh, pas mal là-dedans. et Les Beatles, eux, ne voulaient rien, plus rien savoir de、ouais. ça. Alors, le remis sur Spectre. Puis, en face de quoi Moi,、ouais, je déteste pas ce que, que Spectre en a fait. Ça, ça reste intéressant. C'est juste que lorsqu'on se remet en perspective avec ce que les Beatles voulaient faire, là, c'est sûr que ça ne marche complètement. pas. Non, ça ne m e n t c e s t Vraiment pas la même chose. Mais en même temps,、euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que John Lennon, qui était probablement le plus,、euh, le plus strict là-dedans, qui voulait absolument avoir de la musique très rock, très live studio,、mm -hmm. euh, en fait, a défendu.

Spectre, qui lui a complètement dénaturé ouais, justement c e t t fait. Pas et c'est Paul McGarney qui était le plus fâché. Oui, b e n c'est en plus. Fait, les pièces de Paul été les, ont été les plus altérées、ouais. par Spectre. Mais qui, pour、euh, moi qui ai grandi avec、euh, les, les versions de Phil Spectre,、euh, moi je trouve que celles de, de Let It Be Naked sont trop tout u e s Oui, b <rire> e n moi c'est ce qui est bizarre, c'est un peu le contraire. J'ai pas connu Let It Be avant Let It Be Naked.、Ah ouais? J'ai reçu Let It Be Naked、okay. quand j'étais jeune、ouais. et j'ai écouté cet album-là et j'ai écouté Let It Be、euh, partie de l é

par Phil Spector、ouais. par la suite, et j'ai、euh, détesté la、ah、version、ouais? euh, Spector, mais j'ai appris à l'aimer, par contre.、Euh, C'est quand même un、ouais. bon album. Mais selon l a légende, euh, lorsque euh, Phil Spector faisait certains arrangements, justement, certains des Beatles étaient présents. Il y avait Ringo Starr, entre autres, euh, qui,、euh, qui était quand même、euh, assez souvent avec Spector à cette époque-là. Il lui aurait dit pendant、euh, que Spector ajoutait les cordes et tout sur les LED. Il les aurait dit. Les、euh, ouais, également, et,、euh, sur、uh, The Long and Winding Road.、Mm -hmm. Il aurait dit à Spector, il aurait traîné hors du studio. Il

Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? t es en train de détruire ce qu'on fait.、Ouais. Et euh, donc, euh, à ce qui l paraît, Ringo n'était pas très, très chaud, chaud à l'idée、euh, de、non. Spectre sur les Liby également.、Mm -hmm. Mais ça, c'est ça, ça reste dans la légende. Oui.

Nous avons également en 1972 Pink Floyd qui débute à filmer un concert dans les ruines de Pompée. Ah, et ça, c'est bon.、Ouais. Oui, c'est un excellent、oui. concert, malgré tous les problèmes qui sont arrivés, parce qu'il y a eu、euh, beaucoup de problèmes techniques qui ont amené le groupe à aller enregistrer le reste dans un studio.、Oui. Euh, en fait, je crois qu'il y a seulement deux pièces qui ont été enregistrées dans les ruines de Pompée,、euh, parce qu'on avait des problèmes d'électricité et tout, mais on retrouve Echoes qui est、euh, franchement meilleure, je trouve, que sur l'album、mm -hmm. même, de la façon qu'elle a été interprétée.、Oui. C'est vraiment génial. Oui, c'est vraiment très, très, très, très.

Très bon.、Oui, euh, C'est、hey, euh, essentiel pour、euh, les fans de Pink Floyd. Oui, si vous n'avez pas vu ce、euh, ah, s t incroyable.、Mm -hmm. D'ailleurs, ça me donne le goût de le réécouter、oui. là, parce que ça fait quand même <rire> un bout que je l'ai vu.

En、uh, 1979, Van Halen uh, lance、uh, l'album Van Halen 2. C'est、oui, pour ça que j'ai sur... posé du Van Halen oui, tout à l'heure.、Oui. Uh, C'était le gros succès、uh, de, de, de, de cet album,、uh, la pièce qu'on a entendue, Dance the Night Away. Mais il y a aussi d'autres bonnes pièces. Mais par contre, je te dirais que comparativement au premier,、uh, c'est un album、uh, moyen.、Mm, moyen,、ouais. uh, beaucoup moins. Le, le premier était tellement éclatant. Uh, deuxième, il、uh, y a des trucs.、Uh,

Je sais pas, tout de suite en partant, là, la, la reprise de y o u k No w Good, sans dire qu'elle est mauvaise, disons que ça ne ferait pas autant que Running with the Devil qui ouvrait、exact. le premier album. Exactement. Alors, moi, je trouve que le deuxième il est moins bon.

Que le premier et même le troisième, Van Halen. Oui,、mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. donc、euh, un album à avoir par contre, parce、oh, qu'il est、oui. intéressant. u、oh, i parce que, que, qu parce que Diamond, à cause de Diamond Dave. <rire> oui, bien sûr. <rire> ce qui nous amène au 24 mars. Oui, le 24 mars 1945, Billboard Bill publie l t t ô p u sa première édition du palmarès des ventes de disques et Nat Ginkle était au numéro 1, bien、oui. sûr, c'est l'époque des grooners et de、mm -hmm. la belle musique、euh, tendance jazz. Des belles voix suaves. Exactement.

Nous avons par la suite, en 1958, Elvis Presley,、euh, qui se rapporte à l'armée américaine, donc、ouais. lui qui avait été,、euh, drafté, en bon français, qui avait ouais, été appelé,、euh, par recruté, de... recruté、mmh. voilà.

Pour aller faire son service militaire. Il a décidé de le faire malgré qu'il aurait pu demander de ne pas. Attention, oui, tout à fait. Mais peut-être que c'était une façon stratégique parce qu'il y avait tellement enregistré de trucs que ça n'a même pas paru qu'il était absent pendant deux ans. Exactement. Parce qu'il y avait tellement de disques, ils ont sorti tellement de disques pendant qu'il était à l'armée qu'il n'a pas été oublié. Et c'était une façon, peut-être, une stratégie pour passer autre chose. C'est-à-dire que par la suite, le colonel l'a emmené à Hollywood pour faire ses.

C'est un très、films. mauvais film.、Oui. Euh, et et c'est ce qui a motivé John Allen à dire, lorsqu'on lui a appris qu'Elvis était mort,

Euh, en, en août、euh, 1977, on, on allait voir les, les personnalités pour voir、euh, leur réaction et、euh, Lennon aurait dit、euh, Ah oui, je croyais qu'il était mort lorsqu'il était parti pour l a r m é e Oui, exactement. Ouais. Et et et parce que、euh, ce qu'il a fait par la suite, c'est pas très bon. C'est ça, il, il, il est disparu en fait、euh, en tant qu'icône du rock pour devenir、mm -hmm. un genre de phénomène populaire qui、ouais. malheureusement n'est pas,、euh, ouais. pas intéressant, n o n Vraiment pas.

Par la suite, nous avons en 1962 Keith Richards et Mick Jagger qui jouent ensemble pour la première fois au sein du groupe Little Boy Blue and the Blue Boy. C'est vraiment mauvais comme d a u t e g r o u p e Oui, vraiment. Donc, <rire> on, était, on était avant. Ils ont bien、euh... fait de changer pour les Rolling Stones. Oui, oui franchement, c'était、euh, Mick Jagger, en fait, qui, avait été,、euh, qui était le leader du groupe, qui était chanteur, qui avait invité Richards à venir jouer avec lui. Il venait、oui. de le r e n c o n t r e Ça faisait pas longtemps que les deux avaient renoué、oui. euh, et euh, ça a cliqué, simplement.、Mm -hmm. et les Rolling Stones sont partis à peu près des, des ruines de l é t o l e

Boy Blue and the Blue Boys. <rire> Quel mauvais nom! <rire> à oublier. 1973. Oui, 1973.、Eh、bien Alice Cooper est au sommet du palmarès avec les,、euh, au palmarès des ventes britanniques avec billion, dollars, billion Dollar s Baby, plutôt. Il a pas baby de liaison.、Ouais. Ouais. C'est、euh, euh, le dernier grand album、exact. du groupe original.、Exactement. Qui a été intronisé c a semaine dernière、euh, Oui. au,、euh, euh, au Rock'n'Roll Hall of Fame. Ça, avait, ça, ça a été long, euh, mais、euh, c'est.

C'est enfin,、euh, enfin chose e、euh, enfin s t c réglée. Oui.、Mm -hmm. euh, 73, encore là. Oui, le même jour, eh bien, Pink Floyd lance Dark Side of the Moon en Angleterre. bien, bien sûr. que dire de plus、euh, La vague allait frapper le monde entier. <rire> Par la suite, on fait un bond en avant de pratiquement de n e u f en fait, puisque Iron Maiden lance pour sa part en 1982、euh, The Number of the Beast. Oui, qui est devenu un immense classique, mais、oui. moi, je peux dire que.

Euh, lorsque cet album-là est sorti, bon, j'étais à Montréal, je l'ai acheté à Montréal,、mm -hmm. en Cancestock à l'époque, qui était un, un peu la mecque、euh, des amateurs de métal pour ce qui était le magasin de disques、mm -hmm. euh, le plus spécialisé. Et、euh, quand je, je, je l'ai écouté, j'étais déçu. Ah oui, à ce point-là. Oui, j'étais déçu parce que j'aimais beaucoup la voix de Paul Deano.、Mm -hmm. Et、euh, je trouvais que les pièces étaient moins bonnes, moins travaillées.

Euh, moins sophistiqué que sur、euh, Killers. Alors, ça m'a pris du temps avant de, de l'apprécier.、Mm -hmm. euh, le déclic, u h c'est vraiment fait avec Bruce Dickinson, dont j e t a i é t a i s pas entouché de sa voix, mais pas du tout.、Euh, c'est quand je l'ai vu en spectacle,、là. Quelques mois plus tard, là, au mois de juin, je suis tombé sur le dos parce que Bruce Dickinson, c'est un des très, très grands showmen de l'histoire du rock. Exact. Et là,、euh, là, j'ai tout compris pourquoi、euh, ils, avaient, ils avaient, été chercher ce, ce type-là.、Euh, euh, mais, bien... mais sur le coup, moi, The de... n e m e m b e r

The Beast m'a déçu.、Ah, je suis d'accord.、Euh, je n'ai pas, pas entendu l'album au complet, mais je sais que ça a été mitigé par rapport à ça. Mais The Number of the Beast, la pièce, par contre, reste quand même. Oui,、euh, oui.、Ouais, ouais. euh, non, mais c'est quand même. Je, je disais c'est un excellent album, mais il est beaucoup moins bon、ouais. que, que Killers. Oui, ça, ça, ça je suis 100 d'accord. Killers、mmh. est un album.、Ouais. Euh, franchement, Pourtant, ai c'est devenu The Number of the Beast qui est、euh, le, le classique de Iron、ouais. Maiden pour la plupart des gens. e le plus reconnu. Oui,、ouais. c'est ça. Exactement.、Mmh.

Nous avons par la suite, en 2001, un segment de l'autobus 19, de l'autoroute plutôt 19 de Géorgie, qui est renommé Dwayne Alman Boulevard,、euh, près de l'endroit où il est décédé dans un incident de motocyclette en 1971. Donc, pour、mm -hmm. célébrer、euh, sa mémoire, c'était tout près, en fait, d'où il a eu son a c c i d e n t

Ouais. C'est quand même une belle façon de l'honorer, i s p e t r e s Il y a un je... très,、bon, euh, très bon article dans l'avant-dernière édition、euh, du magazine Classic Rock avec、euh, Greg Allman. Oui.、Euh, et il parle, euh, lui, euh, pour lui, de son frère, l'esprit de son frère, frère l'accompagne à chaque jour de sa vie. Il est toujours là. Oui.、Ouais, ouais. ouais. C'est difficile, surtout avec des accidents、mm -hmm. comme ça. De, de et de on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans. Oui, donc、euh, même encore aujourd'hui,、euh, il a peut-être un peu de mal encore à laisser aller, mais、ouais. c'est pas évident.

Nous avons par la suite, en 2015,、oui, le décès de Rod Price, le guitariste de Foggath, qui, lui, qui、euh, est tombé dans un escalier, en fait. Oui, ça, c'est bizarre.、Ouais. Donc, il ne reste plus grand monde d'original d e Foggath, de, de nos jours,、euh, puisque l'autre guitariste et、euh, chanteur, Dave Peverett, était décédé、euh, quelques temps, quelques années auparavant.、Mm -hmm. Eh bien, là, on va, aller, on va aller justement les écouter.

ジョン、ジョン、サルディナイツ、あーら、ファイティング、シティリルドン、グッバイ、ヨログッド1、right, 9 7

De、très bonne pièce. J'aime beaucoup、euh, Elton John des premières, des premières années. Il、oui, était prolifique il y avait、oui. quand même de bonnes pièces. On、oh, est、oui, très prolifique.、Euh, juste avant ça, on a entendu euh, formation euh, anglaise f o g Hat, mais qui a、euh, surtout fait carrière aux États-Unis.、Euh, ce qu'on a entendu, c'est Driving Wheel. C'est une、euh, des pièces, une de leurs pièces、euh, canon, je dirais. C'est tiré de l'album Night Shift de 1976.

On en est maintenant aux éphémérides du 25 mars. Donc, aujourd'hui même, dans le temps. Exactement. Et、euh, nous célébrons、euh, l'anniversaire de Tunja, bien sûr, en présentant oui, de ses pièces. C'est pour ça qu'on、euh, qu vient de passer une vieille d'Alton. Exactement. Il est né en 1947, ce qui lui fait 64 ans、mm -hmm. aujourd'hui.、Oui. Donc, un bon anniversaire à lui.

En 1965, Bob Dylan et Donovan entrent tous deux dans les palmarès britanniques. Le premier avec Times They Are a-Changing et Donovan avec Catch the Wind.、Mm -hmm. Donc, il y a deux artistes qui sont quand même similaires. Similaires, oui. D'ailleurs, on dit de Donovan que c'est、euh, la, la réponse anglaise,、euh, à Bob écossaise Bob à Bob Dylan. Oui, ça, je suis d'accord. Et c'est très drôle, particulier, en fait, que les deux arrivent en même temps ouais, dans les palmarès. Tout à fait. Sauf que Donovan est un petit peu plus psychédélique ouais, et、euh, il vraiment. Il est aussi engagé.

Engagé, euh, oui, mais, et, et engagé aussi dans le mouvement, tout ce qui était、uh, Peace and Love oui, et oui, ça,、euh, de、oui. la contre-culture. Avec sa fameuse、oui. pièce Universal Soldier,、oui. autres, qui est une reprise d'un un musicien canadien.、Euh, qui, est, qui est sorti en fait est en La reprise de, de Donovan est sortie un an après la, la version canadienne et c'est une pièce qui, qui est franchement incroyable、mm -hmm. à entendre.

Nous avons par la suite, en 1967, The Thurtles. The Thurtles, oui, oui, enfin bref. t u r t l e、euh, s Oui, j'ai e mis ma prononciation.、Euh, qui est au numéro 1 du palmarès avec Happy Together. Ah, sûr, très e x c e l l e c e Oh oui, une excellente pièce.、Ouais. Euh, une, une que Frank z、oui. a b b e ait beaucoup. Il l'a repris, d'ailleurs, Exactement.、Euh, quelques années plus tard. En、uh, 1967, également, Cream arrive aux États-Unis pour débuter leur, leur première tournée, en fait, on、mm. va dire, leur dernière.、Ah, c é t t une grosse, grosse affaire aux、ouais. États-Unis,、ouais, euh, Cream. C'était tout un gros.

はい。<but> Oi.

Et en 1968, le 58e et dernier épisode de l'émission de télévision, d e Monkees est présenté à la télé. Donc, on avait décidé de fermer.、Euh, non, o n n a pas fait beaucoup, ouais. Non, quand même. Ça,、euh, ça a duré quoi, trois ans Oui, c'est qu'il y a eu beaucoup de rediffusion également pour、ouais. ce qui est des Monkees.、Euh, et ça a continué à jouer pendant plusieurs années. Dans les années 70, les Monkees、ouais. é t a i e n t encore、euh, dans les émissions de télé les plus regardées. Moi, je me rappelle qu'à Mush Music,、euh, ils ont recommencé à les passer au milieu des années 80. Oui, et il y avait eu même un spécial où il y avait eu 24 heures, les Monkees. Je crois que c'était

MTV ou、euh, VH1. Donc, ils en ont passé q u e l q u e p a r t la b o î t i e r d e u x coup. s Exactement. exactement. <rire> nous continuons maintenant avec le 26 mars. Oui, ce qui serait、samedi. de m a i n dans le temps. Exactement. Nous avons、euh, l'anniversaire de Steven Tyler, chanteur d'Hero Smith, qui lui aura 63 ans. Il、oh, est、oui. né en 1948. q u i est maintenant euh, juge euh, American Idol. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il qu fait là?

C'est payant.、Ah. <rire> c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus,、ah. je pense. Parce que Gene Simmons voulait l'emploi avant, donc on peut savoir que ça c'est、ouais, b i e n p a y é Gene, Gene Simmons, c'est. Il a u a fait un bon travail, ça. C'est pas surprenant,、non. Gene Simmons, mais、euh, on ne verrait jamais l é m i voyons <rire> donc. <rire> ça serait psychotronique, ça serait intéressant à voir. Moi, je serais prêt à payer pour voir l é m i comme juge d'American i d o l <rire>

Donc, également, la même journée, la naissance de Richard Tandy, claviériste、euh, du Electric Light Orchestra, qui célèbre lui également ses 63 ans.、Ouais. Euh, donc, claviériste important au sein、ouais. du groupe. On a comparé,、euh, parfois à Tony Banks dans ses interprétations musicales,、mm -hmm. ce qui est quand même assez bien.、Euh, innovateur également comme musicien,、euh, au sein de Yellow. Il a eu son propre groupe dans les années 80 également.、Mm -hmm. Il faisait,、euh, il travaillait, en fait, avec des musiciens. i avait déjà joué dans Electric Light Orchestra. Oui.、Ouais.

En 1965, cette fois-ci, Marvin Gaye est au numéro un du palmarès avec、euh, I Heard It Through the Grapevine. Donc,、ouais. un de ses nombreux succès.、Ouais. Euh, lui qui a été franchement,、euh, pour, pour Motown, une vache à lait assez importante et qui,、euh, qui a été, e x p l o i t é à l'os. Nous avons par la suite, en 1968, la naissance de James Starr, h、euh, guitariste des Smashing Pumpkins.、Ouais. Donc,、euh, groupe également assez important.

Oui. Euh, en 1980, Van Halen lance、euh, Woman and Children First,、mm -hmm. donc、euh, un album toujours avec Diamond Dave euh, qui, euh, qui était.、Euh, oui, que j'aime bien, j'aime bien cet album. Et euh, curieusement,、euh, c'est assez phénoménal, exactement six ans plus tard. Oui, il, il、euh, lançait Van Halen 5150 ou 5 1 5 0 mais là avec Sam Eager.

Sammy h a g e r Moi, moi c'est là que j'ai débarqué.、Ouais, c'est un peu moins bon. Et déjà, moi, Sammy h a g e r je trouve que c'est quelqu'un qui n'avait pas une voix comparable à celle de David Lura. Mais et... c'est quelqu'un qui a beaucoup de voix. Il a une voix très haute. C'est un excellent chanteur, mais qui n'a pas de personnalité, je trouve. a Alors que Diamond Dave,、euh, techniquement, il n'est pas très bon.

Mais il y a une voix très chaleureuse, il est très original, et il est très drôle. Et sur scène, c'est toujours intéressant、oh oui. à voir. Avec justement la, la magie d'Elli Van Halen à la、oui. guitare et d'avoir、euh, David Lee Roth comme chanteur en avant. En plus,、oui. ça devait être quelque chose.、Oh、oui, j é t a i de très beau x s o u v e n i r s de Van Halen à cette époque-là. <rire> j i m a i s Diamond Dave. <rire> en 1994, cette fois-ci, Soundgarden trône au sommet du palmarès avec les ventes de Super Unknown.、Oui. Euh, donc, euh, un album qui、euh, marque un peu, je dirais pas la fin du grunge, mais

On se dit que a i vers la fin tranquillement. C'est un, ce un album qui,、euh, qui, qui pour beaucoup,、euh, est, un, est immense. Oui.、Euh, et c'est un bon disque, mais personnellement, je préfère le, pré, le précédent qui était Bad Motor Finger.、Mm -hmm.

é t a i t plus rock, c'est ça.、Ouais. Euh, ça, plus, y, y meilleur.、Euh, plus méchant. Oui. <rire> <Ouais. rire> Et nous avons finalement en 2002, pour terminer la journée du 26 mars, le décès de Randy Castillo,、euh, batteur pour Ozzy Osbourne, mais également pour Motley Crue. Il、ouais. euh, avait remplacé、euh, Tom Ely、euh, dans les concerts.

Il est décédé d'un cancer, en fait, c'était une récidive, un cancer qu'il avait déjà eu. Il était、euh, quand même très, très productif et il était sur le point de se lancer dans un autre groupe en plus,、euh, juste avant de décéder,、oui. malheureusement. Et、euh, je crois qu'il était aussi batteur pour Black Label Society de Zach Wilde.、Euh, entre temps,、ah oui. euh, au début, en fait, lorsque ce n'était pas un projet nécessairement.

Très t sérieux, pour vous allez c o i r e c'est plus un、mmh. side project、euh, avec Ozzy o s b o r n e Pendant que Ozzy se reposait. Oui, exactement, mmh. parce、mmh. qu'elle avait besoin de beaucoup de repos. <rire> Ce qui nous amène à la dernière journée de la semaine,、euh, le 27. Oui, le 27 mars 1951, nous avons la naissance de Tony Banks, bien sûr, c l a v i e r i s t e on en a parlé de, hein, de un、Ziz. peu、euh, tout à l'heure.、Euh, c'est quelqu'un qui est assez effacé.、Ouais. Euh, sauf que la plupart des gens ne le savent pas, mais c'est、euh, l'âme musicale, c'est le s compositeur. s、euh,

Avec, euh, avec euh, Mike Rutherford, de, de, de、okay. la musique de Genesis. e x c t e m e C'est pas, pas n'importe qui, Tony Banks. Là, si vous aimez la musique de Genesis, dites-vous bien que Tony Banks en est responsable en très, très, très, très, très grande partie. Exactement. Exactement. Ça vaut vraiment la peine aussi、mm -hmm. de, de, de se, se pencher sur certains de ses albums solo qui reflètent un peu sa créativité.

Euh, par rapport à Genesis. Le seul que je connais, c'est、euh, Curious Feeling? Oui, je pense、euh, que c'est l'album qui... le plus connu. Il y en a eu quelques-uns,、euh, que quelques autres, mais je ne les ai pas écoutés non、mm -hmm. plus. J'ai toujours été réticent en fait, à écouter les albums solo des membres、euh, de, groupes, de grands groupes progressifs.、Ouais. Euh, ben, euh... Moi, moi, Curious Feeling, ce n'est pas un album que j'avais trouvé bon.、Là. Non,、ouais. c'est、euh, aussi, il faut, faut dire qu'il y a l'évolution musicale qui a fait.、Euh, Tony Mex est resté dans Genesis a u s s dans les années 80. Il est、ouais. un peu responsable aussi、ah, ben de ben ce、oui. son très pop.、Ben、donc, il、oui, y a eu ben cette ben transition. Ben

Faites dans sa carrière solo, malheureusement.、Mm -hmm. euh, donc, lui、euh, célébrera ses 60 ans dimanche.、Mm -hmm.

Nous avons également en 1985, Jeff Beck qui est engagé pour remplacer. J'ai dit 85, mais c'est plutôt 65. Jeff、oui. Beck qui est engagé pour remplacer Rick Clapton au sein des Yardbirds.、Mm -hmm. Donc, Yardbirds,、euh, Yardbirds plutôt. Clapton il avait décidé、euh, de quitter les Yardbirds quelques semaines auparavant et Jeff Beck, je crois, était le choix logique o u r i o c'est ça. Et j'ai vu en entrevue, Jeff Beck expliquait, qui racontait cet épisode. Il disait quelqu'un était venu le voir pour lui dire.

Euh, tu vas être.、Euh, tu vas aller faire une entrevue pour un groupe célèbre demain. Un très gros groupe. Et、euh, c'est très important que tu te présentes,、euh, que tu sois ton meilleur. Et lui, dans sa tête, avant de se présenter là, il était convaincu que c'était pour les Beatles. Oh! Ah, ben, je peux comprendre en même temps que c'est.、Euh, on peut se faire des idées par rapport à ça. C'est assez.、Euh... i、ouais, l me semble que j'aurais été surpris, moi, d'arriver. Oui.

<rire> de m'attendre aux Beatles de tomber sur les Yardbirds, quoique les Yardbirds étaient quand même un gros groupe à l é p o e Oh Alors, oui, m a i c'est rien c o m p a r a t i v e m e n t

Beat-up.、Ah, c'est clair, c'est clair. Un petit déçu. Oui, un petit peu. J'imagine, mais au moins,、euh, les y a r d b i r d s moi, je trouve que c'est un groupe qui était très innovateur côté musical.、Oh, oui, avait, absolument. il y a une présence justement des guitaristes. Faut、oui. Il faut dire qu'il y a eu trois des plus grands guitaristes de l'histoire、oui. dans le groupe et、euh, le, justement, la, la, les riffs de guitare étaient incroyables dans ce groupe-là. Et、euh, je te dirais que c'est probablement la meilleure période, celle-là,、oui. avec、euh, Jeff Beck. c'est pas pour enlever rien aux deux autres, là.

Mais、euh, Eric Clapton est resté、euh, très peu longtemps. Oui, c'est ça. Et、euh, Jeff Beck était très, très spectaculaire,、euh, très、exact. innovateur avec、euh, son utilisation、euh, du feedback, hein, entre autres. Et、euh, quand Jimmy Page, qui, moi, c'est mon guitariste préféré, Jimmy Page, on ne peut pas, mais sauf que quand il est arrivé dans les Yardbirds,、euh, c'était un groupe qui était、euh, salement moché, qui était en、ouais, dédain, qui était en train de, de se séparer.、Là. Exactement. Donc,、euh, malheureusement pour lui, il n'est pas arrivé à la bonne période. Je crois、non. que ça l'était fait demander lorsqu'Eric Clapton a quitté. Oui, p e u e

i il avait refusé parce qu'il、euh, trouvait ça très lucratif.

Euh, de faire des sessions de studio.、Ouais. Et c'est pour ça qu'il a, qu a refusé. Et en plus de ça,、euh, il y avait eu une, ex, une expérience précédente de tournée,、mm -hmm. de spectacle, et, et、euh, ça, ça l'avait rendu malade. Alors, il n'avait pas、euh, nécessairement envie de partir en tournée comme ça, de façon. Euh, euh, il préférait rester à la maison, rentrer chaque soir chez lui et aller faire des sessions de guitare、euh, dans des studios. C'était beaucoup plus payant. Oui, surtout qu'il était le, le guitariste le plus.、Euh, le, en le, le demande. l est e n u p a y e l u s en e

Dans ouais. le de m e m b r e justement de l'Angleterre à l'époque. <rire>

Nous avons également, en 1968, le 27 mars sur les Beatles, qui sont au sommet du palmarès britannique avec Lady Madonna. Oui. d o n une excellente pièce.、Ah, j'aime、euh, beaucoup, beaucoup cette oui, pièce.、Euh, très, très énergique. u、oui. n e très bonne et, composition. Et j'aime le, le traitement, la, la voix de Paul McCartney、oui. à cette p i è c e o n a de、euh, la difficulté à la reconnaître. Exactement.、Mm -hmm. c'est vraiment un très, très beau、euh, travail qu'on a fait、mm -hmm. autour de cette pièce-là,、euh, qui, qui a été lancée en simple, qui n a jamais été mise sur un album. Et,、euh, je crois que sur un album, elle n'aurait pas trouvé sa place. Tandis qu'en simple,

Vraiment, oui. elle, elle est grandiose, cette、oui, pièce-là.、Oui. vraiment une de mes favorites. Nous avons également en 1979 Eric Clapton qui marie Patty Boyd. a v son donc, amour, Layla. Oui,、euh, oui. qui、euh, était la femme, bien sûr, de George Harrison.、Oui. On en a parlé souvent.、Oui. Euh, et euh, je crois que George Harrison était-il au mariage ben, En、Eric、fait, les Beatles、Clapton. ont joué au mariage. Oui, c'est vrai. C'est ça, exactement. Ben, les Beatles, s a n s John Lennon, lui, n'était、oui. pas là.、Euh, mais les trois autres étaient là. Ils ont joué.

Et, e、euh, u ben, semble-t-il, c'est pas très bon, par、ah、exemple. Il、oui. euh, y a personne qui a enregistré ça, et,、euh, ceux qui étaient là disent, bah,、oh, c'est tout ce、si、m e n q u il y a personne qui a enregistré ça, parce que les gars étaient incroyablement rouillés. Mais、oui. c'est,、euh, c'était,、euh, le, le、euh, s Beatles, é t a i e n t quand même incroyable, s ils ont joué là. Mais c'était juste,、euh, des gens, là, triés sur le volet, là, qui ont pu assister ça, à、ah, ça, là, genre les Rolling Stones et,、euh,

Euh, pas une, euh, monsieur t Madame t o u t l e m o n d e、euh, qui a pu assister au mariage de Rick Lampin. <rire> c'est clair, c'est clair. C'est quand même assez.、Euh, C'est-à-dire qu'on a les Beatles qui jouent à notre mariage. Ouais, Je crois que <rire> ça vaut la peine. C'est pas、si、là. Oui, oui. J'aimerais ça. <rire>

En、uh, 1981, cette fois-ci, ACDC lance Dirty Leads d'Under Cheap aux États-Unis, puisqu'il、euh, oui. avait été lancé cinq ans auparavant en Europe et en Australie. C'est ça, exactement. C'est que l'étiquette de disque a t l a n t i c Atlantic, quand elle a vu、euh, le succès monstrueux qu'avait remporté、euh, Back,、uh, Back Black. Black, bien, on a n Black, on est allé chercher les anciens albums et on les a ressortis en grande pompe.、Mm -hmm. Sauf que ça faisait curieux parce que pour ceux qui ne connaissaient seulement que Back a n Black,、euh, se demandaient mais,、euh, qui, qui, qui, qui est le chanteur.

Qui est Bon Scott et、ouais. euh, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était、euh, quand même, il faut dire que c'est un peu embryonnaire、euh, comme, comme musique de ACDC, c'est ça、euh, oui. le bon Dirty Deeds, comparativement à la production de,、euh, de, de, de Back and Black.、Ouais. Donc, beaucoup de gens avaient été déçus p a u r cet album. Moi, personnellement, j'aime mieux la voix de,、euh, de, de Bon Scott. Ouais, moi aussi, moi aussi.

Euh, et donc,、euh, peut-être ces albums-là, j'aurais probablement aimé, mais je me serais posé la question.、Oui. Qu probablement avoir entendu ça à la radio également, je me serais dit, mais qui est ce groupe? Parce qu'on、euh, oui. aurait juste connu、euh, la, la petite voix aiguë. Exactement. <rire> Nous avons、euh, cinq ans plus tard, Sammy Hager en 1986, le guidant de son premier concert avec Van Halen.、Oui. Euh, ben, donc, euh, comme on disait. C'est ça. C'est ça.

Il n'est Pas aussi bon、euh, sur scène、non. que、euh, David Lee Roth. Je ne sais pas si les fans étaient très, très déçus à la suite m o i j'étais déçu. Moi, j'étais déçu. Ouais, Et puis, comme je te dis, moi, j'ai laissé Van Halen suite、euh, euh, au départ de David Lee Roth. Mais c'était, d'après moi, une très mauvaise idée.、Là. En plus, c'était、ouais. simplement parce que Eddie Van Halen n'était pas content d'avoir un chanteur trop show-off sur scène. Franchement,、ouais. c'est、euh, <rire> trop flamboyant. On ridicule. C'est un, un peu ridicule, effectivement. Oui.

Et finalement, en 2003, pour terminer cette semaine d'éphéméride, eh bien, les Rolling Stones repoussent un concert、euh, q u i d e v a i t donner au Japon à cause des dangers du strass.、Euh, ils sont retournés plus tard, peut-être, je pense, six mois plus, plus tard, pour donner un concert, bénéfice,、ouais. un concert gratuit,、euh, pour s'excuser, bien、ouais. sûr, et pour aider à amasser des fonds pour、euh, combattre justement le strass. Et, et bien sûr aussi, ils ont participé à l'événement de Toronto. Oui, euh, euh, qui était le Molson Canadian, quelque chose. Ouais, qu contre le strass. Oui.

Et、hey, Merci beaucoup, Simon, encore une fois. Merci. Et je vous rappelle que Simon participe à l'émission Assemblage requis,、euh, les matins de la semaine, du lundi au jeudi, avec、euh, F.O. et Mathieu, la chronique、euh, phénomène. Hier,、euh, tu nous as parlé de Jimi Hendrix. Oui. As tu as une idée pour la semaine prochaine?、Euh, je suis e n t r a i n de travailler là-dessus.、Ouais. Et、euh, bien sûr, il a mis aussi sa propre émission, La saveur du moment, les jeudis à 21h. Donc, merci encore une fois.、Et、il est midi 18.

Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n a i Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et on va poursuivre avec un extrait d'un album classique de Iron Maiden dont on, on a parlé il y a un moment aux éphémérides. The Number of the Beast, la pièce Children of the Damned. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o v i n s et la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.

Votre capsule InfoCampus. Les séries éliminatoires de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières sont en branle et la deuxième demi-finale sera disputée le 28 mars dès 19h30 à la Chasse-Galerie. Les rouges, qui ont terminé au premier rang de la saison régulière, affronteront les oranges qui ont conclu l'année à la dernière position. La journée carrière est présentement en tournée régionale et Lucutère l'accueillera le 29 mars dès 11h au local 10-12 du pavillon Neve et Beauchemin.

L'activité vise à démontrer aux étudiants les multiples carrières disponibles dans les régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et en Jamaisie. 350 postes sont à combler dans ces endroits. La journée est suivie d'un 5 à 7 et d'un spectacle de l'humoriste Alex Pépin. Vous pouvez obtenir plus d'informations au Trouvez votre espace.com et au Laruéverle-Nord.com. s C'est le 30 mars, au local 1200 du pavillon Albert-Tessier, que quatre conférenciers partageront leur savoir avec les étudiants qui désirent se lancer en affaires.

L'objectif de cette rencontre est d'encourager le goût d'entrepreneuriat et de l'esprit d'aventure chez les étudiants et jeunes diplômés à l'aide d'exemples concrets. L'activité mettra l'accent sur les risques encourus, comment affronter les difficultés rencontrées et comment faire prospérer une jeune entreprise dans un contexte économique difficile et la turbulence du changement. C'était votre capsule InfoCampus.

おじゃれ。

Finalement annoncé、euh, cette semaine les groupes、euh, en vedette、euh, le dimanche 24 juillet dans le cadre du festival Heavy MTL. Et parmi ceux-là, on retrouve,、euh, outre The Sword,、euh, Children of Bodom,、euh, Anthrax, Opeth, Kiss et

Motorhead. J'étais bien content de voir que Motorhead occupe le haut de l'affiche, de l a f i c h e plutôt, tout juste avant Kiss, qui, bien sûr, sont en vedette. Les amateurs de métal vont donc passer une excellente journée, j'en suis sûr. Les billets seront mis en vente demain sur le réseau admission.

La pièce de Monterhead qu'on qu vient d'écouter, c'est Don't Need Religion, un, un morceau tout à fait représentatif de l e m m y et de sa philosophie de vie. s é tiré e du disque Iron Fist de 1982. Juste avant ça, on a entendu un immense classique de Judas Priest, The, The Alien Electric Eye, qui ouvre le non moins classique album Screaming for Vengeance de 1982.

Et au début du blog, on a écouté Iron Maiden avec Children of the Damned, morceau tiré de cet immense classique qui est The Number of the Beast de 1982. Midi 3 3 vous êtes à l'émission avec c l a s s i q u en e compagnie d a n n e Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.

Entre 13h et 14h, je vais、euh, vous présenter une face entière d'un album véné de classique paru en 1971. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous présente l'album Moving Waves de Focus. Mais pour le moment, on va poursuivre avec un peu de rock'n'roll et de hard rock. Dans un moment, on va entendre Kiss et Ram Jam. Mais tout de suite, on e c o u t e Ten u g e and Free for All. Vous êtes sur les ondes de la station des Mélamones. La seule diffusée du vrai rock à toi, e t bien, c'est Faux89 FM. Never before, have a turn on you.

You look too good to me. Your beady eyes, they、like、c o u l cut me in two, and I just can't let you be. But it's a free-for-all, and I h e a r d i a s a i d You can bet your life. Stakes are high, and so am I.

We'll be here to s I n got me a rock and roll band, it's a fever all、oh. day

Tot gedaan, neug.

Avec Love her all I can, c'est t h i e r r y leur troisième album studio Dress to Kill de 1975. Et je vous rappelle que Kiss sont en vedette de la journée du dimanche au Heavy MTL le 24 juillet prochain. Donc, ça va être une très belle journée avec Motorhead en première partie.

Euh, juste avant ça, on a entendu Ram Jam avec Just Like Me. C'est tiré de leur deuxième album, Portrait of the Artist as a Young Ram de 1978. Et au début du bloc, on a entendu Ten New j o n e avec la pièce t i t r e de son deuxième album, Solo Free for All,、le、très bon album qui est paru en 1976. Midi 46, vous êtes à l'émission Rac l a s s i q u e en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.

r n c l a s s i q un e u site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.raclassic.net q u sur lequel vous retrouverez plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Entre autres, les canvas des émissions passées. Quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier, il y a les tops des années passées. Il y a un accès direct à mon blog sur lequel, dans lequel vous retrouverez une centaine de critiques d'albums qui sont parues comme ça dans la dernière année. Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une, anci une ancienne émission n'importe quand comme ça dans la semaine.

Ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Donc le site、euh, se trouve au www.raclassic.net. Entre 13h et 14h,、euh, je, euh, je vais aussi vous présenter une formation de proto-metal très obscure、euh, des années 70 du nom de GPT Scare Band. Pour le moment, on, poursuit, on va poursuivre ma musique avec encore、euh, du hard rock. Dans un moment, on va entendre Steve Hill et Twisted Sister. Mais tout de suite.

Trifu vient Steve Hill avec NASA Made, la pièce qui ouvre son avant-dernier album studio Devil at My Heels, paru en 2007. C'était précédé de Twisted Sister avec la pièce titre de leur album Stay Hungry de 1984, leur plus grand classique en carrière. Et au début du b l o c on a entendu ACDC avec Evil Walks. Ça nous vient de l'album For Those About t Rock, qui est paru il y a exactement 30 ans cette année, puisqu'il est sorti en 1981.

m 12h58, vous êtes à l'émission A Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres la musique de Black Sabbath et Queen. Mais tout de suite, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus calme. Lad Zeppelin, since I've been loving you, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station du Véloman, et la seule, absolument la seule,

à Faire tourner du vrai rock et du blues à Trois-Rivières, c'est fou! 89.FM!、Mm -hmm.

Tiré de leur excellent deuxième album Queen 2, paru en 1974. Pièce très particulière puisque、euh, e le l début e le de é b u t d la pièce, c'est la fin en fait qui a été reprise, mais à l'envers, ce qui est vraiment un exploit technologique à l'époque.

Juste avant ça, on a entendu Black Sabbath avec、euh, Supernote. Ça, ça nous vient de l'album Volume 4 de 1972. Et au début du bloc, on a entendu Led Zeppelin avec Since I've Been Loving You, immense classique tiré de ce non moins classique album qui est Led Zeppelin 3 de 1970.

13h16, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un bloc rock canadien. Dans quelques minutes, on va entendre le Pat Travers Band. On va aussi entendre une micro préférée, Steppenwolf. On va entendre、euh, April Wine, mais tout de suite, on écoute le Montréalais Frank Marino a et Mahogany Rush. Vous êtes à l'antenne de la radio campus. La station d u s é i l l o w m a n est la seule.

À diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou 89.fm!

Terrible. It's alive! We've probably been dead too long. We've a s n t f r s probably only revived the senses and the instincts. So, come on! Come on! Reinversion. e n d e a d e incorporated. Sound of m e d a l e de Chao. Party. u 1 a

April Wine avec une、euh, très vieille pièce tirée de leur、euh, premier album en concert, tout simplement intitulé April Wine Live, p a r a n 1974, c'était Just Like That. Le groupe m'a beaucoup surpris en, interpr en interprétant cette、euh, pièce cette semaine en concert parce que、euh, c'est vraiment pas du tout une、euh, chanson connue du public en général, mais、euh, Breen, Miles, Brian et Blair peuvent se dire、euh, qu'ils ont fait au moins un heureux.

Dans La salle je me suis fait plaisir à nouveau cet après-midi en la réécoutant ici en o n d e avec vous. Juste avant April Wine, on a, je me suis encore fait un peu plaisir puisqu'on a écouté un autre de mes groupes préférés des années 70, Steppenwolf, avec la v e r s i o n concert de Don't Step on the Grass, Sam, tiré du légendaire double disque live de 1970.

On a aussi entendu un autre groupe canadien, le Pat Travers Band avec Life in London du disque Put i n It Straight, disque、euh, qu'il avait、euh, courageusement, qu'il était.、Euh

Aller euh, enregistrer euh, de façon courageuse en Angleterre en 1977,、euh, qui était l'année de l'invasion punk où les musiciens virtuos s aux cheveux longs comme ça étaient、euh, conspués. Et au début du blog, on a entendu le Montréalais Frank Marino et Mahogany Rush avec Talkin' g About a Feelin, g tiré de leur deuxième opus Child of the Novelty de 1974.

13h38, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, un trio de hard rock a m é r i c a i n des années 70 du nom de JPT Scare Band. On en est maintenant venu au moment de l'émission où je vous présente une face complète d'un album v i n y l e classique qui est paru en 1971. Et cette semaine, je vous présente une face d'un très bon album, le deuxième.

De la formation hollandaise Bizarroïd e Focus, c'est-à-dire Moving Waves, qui a aussi été le point d'orgue de la carrière de cet excellent quatuor, extrêmement original et constitué de quatre véritables virtuoses.

On y retrouvait le fantastique euh, guitariste euh, Jan Ackerman, le bassiste、euh, Cyril Havermans, le batteur Pierre Van l e r l i n d e n et surtout le claviériste et vocaliste Tish Van Leer. Quatre hommes、euh, remarquablement talentueux et cultivés musicalement. Le groupe、euh, faisait un rock progressif à peu près exclusivement instrumental.

Et il renfermait,、euh, des éléments de musique, euh, classique, euh, de jazz, de blues,、euh, de hard rock et même、euh, quelques tendances、euh, latino à la Santana. Le premier album du groupe In and Out of Focus,、euh, qui était sorti l'année précédente, soit en 1970, il s'est avéré, u h très bon premier effort, notamment à cause de la pièce House of the King.

Mais,、euh, c'est rien comparativement à l'achèvement et au succès de Moving Waves puisque,、euh, ce dernier opus renfermait, entre autres, le classique、euh, Hocus Pocus qui a remporté beaucoup, beaucoup de succès en Europe, mais aussi un peu en Amérique du Nord puisqu'il s'est même rendu à la huitième position

du Billboard. Aujourd'hui, on va écouter la face 1 au complet de ce petit bijou et classique du rock progressif. Moving Waves. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des m é n o m a n e s est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock. Bois-Rivière, c'est faux. 89.1 FM.

c l a s s i q u e jusqu'à 17h.

よし

love

De Focus. On vient d'entendre la face 1 au complet de leur album vinyle classique Moving Waves de 1971. On vient d'entendre le très beau morceau instrumental Focus 2.

Précédé de la pièce-titre et de Janice, ainsi que de la courte instrumentale acoustique Le Clochard, un titre en, en français, puisque oui, le claviériste chanteur、euh, Tish Van Leer parle couramment la langue de Molière. Au début du b l o c on a entendu la pièce la plus connue de la carrière de Focus, c'est-à-dire Hocus Pocus, qui ouvre l'album, pièce extrêmement bizarroïde, hard rock.

Euh, musique classique, de polka, de musique des mopettes, de sifflotement et de tyrolienne.

Euh, chanson relativement longue, si on se fie aux normes、euh, radiophoniques, puisqu'elle fait presque sept、euh, minutes, mais on en a fait une version écourtée de trois ou quatre minutes qui est sortie en 45 tours et qui a obtenu beaucoup de succès,、euh, qui est d e v e n u un des grands classiques、euh, du début des années 70. Et ce, ce riff de guitare-là a été repris、euh, quelques années plus tard par la formation Blitzkrieg.

En ont fait leur titre éponyme et、euh, Metallica à son tour l'a repris sans savoir que ce riff l à avait été composé par cette formation hollandaise du début des années 70. Malheureusement, Moving Waves, ça a été, ça a été le, le point d'orgue de la carrière de Focus, puisque malgré le succès de, des deux albums suivants, c'est-à-dire le Focus 3 et le Hamburger Concerto,

Euh, Focus n'ont plus jamais retrouvé、euh, ni atteint le plateau et le succès qu'ils avaient obtenu avec、euh, Hocus Pocus. Voilà pour cette petite présentation de cet album classique. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face d'un autre album vinyle classique parié en 1971, c'est-à-dire l'album Nantucket Slay Ride des Américains de Mountains et donc un rendez-vous.

On en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un des premiers trios de hard rock et de proto-metal a m é r i c a i n de la fin des années 60, début des années 70. Il y en a même qui disent que c'était le death metal de l'époque. La semaine dernière, je vous ai présenté un autre groupe similaire, c'est-à-dire Pouba, mais cette semaine, c'est le trio JPT Scare Band que je vous présente, groupe extrêmement obscur.

Un trio de Kansas City au Missouri qui a v u le jour au début des années 70, en 1973 plus exactement, formé par trois amis le guitariste et chanteur Terry Swope, le bassiste Paul Grisby et le batteur Jeff l i t t r e l trois jeunes absolument passionnés de musique qui passaient leur temps libre à jouer ensemble et à jammer. Ils avaient pour modèle et influence des, des groupes comme Cream.

Blue Cheer et le Jimi Hendrix Experience. Ils n'ont jamais eu d'expérience de scène en tant que t e l mais ils pratiquaient à tous les soirs et leur local de pratique se remplissait d'amateurs de acid rock. Malgré qu'ils étaient très bons, ils n'ont jamais réussi à sortir de leur local, mais ils ont enregistré l e s bobines qui sont tombées dans les mains de deux anthropologues du hard rock une quinzaine d'années plus tard.

Qui ont été complètement fascinés par ces enregistrements et ils les ont fait paraître sur l'étiquette Monster Records sur deux vinyle, soit s Acid Acetate Excursion et、euh, Rape of Titan Sirens, que l'étiquette a、euh, ressorti en format CD en l'an 2000 sous le titre de Sleeping Sickness.

Question de vous refaire une petite idée de la musique du JPT Scare Band. On va tout de suite en écouter deux extraits parmi les meilleurs tirés de cet album, Sleeping Sickness, sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou 8 9 FM.

They h u b on me.

あ、uh

Trio américain très obscur du début des années 70 du nom de JPT Scare Band.

On vient d'entendre deux pièces、euh, tirées de leur、euh, premier album、euh, paru sur CD. Sleeping Sickness.、Euh, il est paru comme ça au début des années 2000, mais il est constitué de matériel qui a été enregistré dans les années 70. On vient d'entendre la pièce titre, long morceau de 15 minutes, qui est évidemment influencé par le Jimi Hendrix Experience. Juste avant ça, on a entendu Slow Sick Shuffle,、euh, qui est une des plus accrocheuses que le groupe a fait.

Les animateurs de radio de certaines stations rock de l'État de New York ont fait beaucoup tourner certaines pièces de ce premier opus du JPT Scare Band, ce qui a attiré l'attention des amateurs d'obscurité et a assuré le succès de leurs deux premiers albums véniles et du CD.

Incroyablement, les trois amis n'avaient, ils n'ont jamais arrêté de faire de la musique et ils ont approché leur étiquette de disque afin qu'ils sortent un album de leur nouvelle chanson. Mais de façon surprenante, la compagnie de disques n'était pas intéressée et peu de temps après, elle a cessé ses activités. Le JPT Scare b a n a alors décidé de lancer sa propre étiquette et son propre site web, le Kung Bo Mar, et ils ont sorti en 2002 le disque Past Is Prologue.

Qui mélangeait du vieux et du nouveau matériel, suivi du disque Echoes of the Everland de 2006 et de Jam Vapor de 2007, et avec la promesse comme ça de sortir du nouveau matériel inédit des années 70 dans un p r o c h e avenir. Voilà pour cette petite présentation du JPT Scare Band. J'espère que ça vous a plu.

La semaine prochaine, dans la chronique consacrée au groupe obscur, je vais vous présenter la formation de rock progressif et psychédélique anglaise Blonde on Blonde et plus précisément leur premier album qui est paru en 1969 intitulé Contrast. C'est donc un rendez-vous.

Sur les ondes de la Radio Campus, la station des Bélamanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM!、Oh,

C'est fou. Quatre-vingt-un.

Montrose, à l'époque, ils f a i s a i t partie de ce groupe qui était très élevé dans le temps. Avec la pièce Rock the Nation qui ouvre leur premier album homonyme en 1973. C'était précédé de Aerosmith aussi. Ils étaient très, très, très élevés à leur époque. C'était la pièce Chiquita. Ça vient de l'album Night in the Rods de 1979.

Et au début du b l o c on a entendu Grand Funk Railroad avec God This Thing on the Move. probablement le plus élevé des trois, puisqu'on les considérait même comme les Venoms de leur temps. C'est tiré de leur deuxième album, Grand Funk, album surnommé The Red Album, et qui est paru en 1970.

14h44, vous êtes à l'émission r o c Classique en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un autre petit bloc hard rock, m a tendance progressive, je dirais, puisque dans le bloc, on va entendre des v é t é r a n s de Deep Purple qui seront en spectacle au mois de juin au Québec, ainsi que Uriah Heep. Mais tout de suite, on écoute Thin Lizzie.

どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん

That I wrote this song for you. That just n o t t e r s to a mother, to the pretty girl. I'm s i n g i n g too. Don't believe a word, for words are so easily spoken. And your heart is just like that promise, made to be broken. <laughs>

89歳。<音楽>

Ja, h i e r i on v i e n d'entendre.

Plus gros canon en carrière, Easy Living, tiré de leur meilleur album Demons and Wizards de 1972. Juste avant ça, on a entendu Deep Purple avec l'immortel Highway Star, tiré de cet immense classique qui est l'album Machine Head, paru aussi en 1972. Deep Purple qui seront en concert au Québec ce printemps et cette fois-là accompagnés d'un orchestre symphonique. Ils seront à la Place des Arts de Montréal le samedi 4 juin et à l'Agora de Québec le

Le lundi 6 juin, ça va être bon, ça.、Euh, ça, fait, euh, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ne sont pas venus en spectacle au Québec,、uh, Deep Purple. Je crois que les billets seront mis en vente demain matin. Au début du bloc, on a entendu Thin Lizzy avec、uh, un de leurs incontournables、uh, Don't Believe a Word de leur album Johnny the Fox de 1976. Et justement, la dernière fois que j'ai vu Deep Purple à Québec,、uh, c'est Thin Lizzy qui ouvrait pour eux à l'Agora il y a quelques années, en 2004, je pense.

フェム。

Bleeding, there is a road I'm always walking, and I know you'll never return to this place.

Dimension rock classique jusqu'à 17 heures.

De SAG avec la pièce、a、Sunset Song tirée de cette pure merveille l'album Imaginary s o n d s c a p e paru en 2001. Et juste avant ça, on a entendu o p a avec、euh, Hope Leaves, pièce tirée de l'album Damnation de 2003. o p a qui seront bien sûr.

En spectacle sur scène le、euh, dimanche 24 juillet lors du Heavy MTL. Ça va être très bon à OPETH au parc Jean Drapeau. 15h10, vous êtes à l'émission Rack Classique, une compagnie d'Anne L'Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l e t e m p s

Tant qu'à être dans le métal progressif, je vous parle maintenant du tout nouvel album des Suédois de Evergrey, intitulé Glorious Collision, qui vient tout juste de paraître. Evergrey、euh, ne sont pas évidemment le plus connu ni le meilleur des groupes du genre, mais ils en sont tout de même à leur huitième album depuis leur formation.

En 1995, ce qui est tout de même remarquable.、Euh, ils sont pas tellement stables non plus, puisque le groupe original,、euh, du groupe original, plutôt, il ne reste que le chanteur et guitariste Tom S. Englund, qui contrôle、euh, la formation avec une main de fer. Il a foutu tout le groupe à la porte l'année dernière, à part son claviériste、euh, Richard Zander, qui est là depuis 2002. Evergreen, c'est le genre de, e de, de groupe que certains trouvent tout à fait insupportable et c'est facilement compréhensible, puisque le

L'armoyant, affecté, solennel et parfois génial de Englund en r e b u t e plus d'un. Personnellement, je ne trouve pas que ce nouvel opus est un de leurs meilleurs ni un de leurs plus intéressants. Ce n'est pas le genre de disque que j'ai envie d'écouter comme ça à répétition, personnellement. Je vais plutôt le ranger et l'oublier. Mais j'ai lu d'excellentes critiques dans des magazines spécialisés. Il y en a qui adorent cet album.

Et sur, ce, sur certains sites, Internet sérieux, on, on, on a des, des commentaires d i t h y r a m p i c s par rapport au disque. Alors, question de vous en faire une idée, on va tout de suite aller en écouter un extrait de ce disque. Glorious Collision de Evergrey. Vous êtes sur les ondes de la Radio des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal progressif à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM.

See, see, see, see, see, see, see, see, see, see, e e see, e e see, e e s e

Avec Bio Trinity, pièce tirée de leur album Reverse de 2002, qui, à mon humble avis, est de leur meilleur album en carrière. Juste avant ça, on a entendu les Suédois de Evergrey avec Leave It Behind Us, pièce qui ouvre leur tout nouvel album Glorious Collision, qui est paru, qui vient tout juste de paraître. Cette pièce-là est vraiment bonne, par contre, le reste de l'album, ça ne m'a pas allumé, mais pas du tout.

15h24, vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u en e compagnie d a n n e Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un b l o c de b o n vieux heavy metal old school. Dans un moment, on va entendre une formation, une nouvelle formation que j'aime beaucoup, Ghost. On va aussi entendre les Finlandais de Synergy, mais tout de suite, on écoute des vétérans de Saxon.

C'est très Bon groupe. Ça, ça serait vraiment un bon groupe à, à faire venir au Heavy MTL. Je suis sûr q u e plein de monde serait content d y voir sur les planches, au parc, genre drapeau. Strong Arm of the Love, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la station des ménomales et de la seule à diffuser du vrai rock. C'est f o u x 89A FM.

I'm gonna e n e t h

Chirurgie Vision, huit un neuf, six neuf, trois, cinquante-sept, cinquante-sept, ou sur le net, voir Claire. C'est fou, c'est fou, c'est g r o s e oreille,、ok. 89. 89.

な

entre Kimberly Goss et sa formation Synergy, dont le guitariste était nulle autre que Alexis Leo de Children of b o d o m J'aimais beaucoup s'ils faisaient Synergy, ça fait très longtemps qu'ils n'ont rien fait. Ce qu'on a entendu, c'est la pièce de Bitches Back qui ouvre leur deuxième album To Hell and Back, paru en 2000. Juste avant ça, on a entendu Ghost, formation que j'aime beaucoup, formation anonyme pour le moment, mais tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des Suédois qui s e m b l e t i l que c'est un super groupe de musiciens.

Suédois. Donc, ce qu'on a entendu, c'est Stand By Him, tiré de leur、euh, premier album qui vient de paraître,、euh, Opus e p o n y m u s que mes amis、euh, de réanimation, le Doc et Sinistro, sont, ont semblé、euh, bien, bien apprécier. Donc,、euh, c'est paru au début de l'année. J'en ai parlé à l'émission classique、euh, au mois de janvier. D'ailleurs, vous pouvez aller lire la critique que j'ai faite、euh, sur cet album sur、euh, mon blog.

Au début du bloc, on a entendu Saxon avec Strong Arm of the Law. Ça nous vient de l'album. C'est la version qu'on retrouve sur l'album Heavy Metal Thunder de 2002, un album sur lequel ils ont réenregistré comme ça certains de leurs classiques. 15h39, vous êtes à l'émission Réclassique en compagnie d'Alain L'Affaire, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un groupe qui sera en concert prochainement à Montréal.

ママミヤで la bonne pizza! r e s t a r a t o Pizza, toujours2 pour1 au 3097 boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir!

Control avec la pièce titre de leur album Jack and Steed qui est paru en 2001. Juste avant ça, on a entendu deux formations allemandes, c'est-à-dire Blind Guardian avec Welcome to Dying qui nous vient de leur album Tales from the Twilight World de 1990 et au début du bloc, on a entendu Accept avec Teutonic Terror.

pièces Qu'on retrouve sur leur excellent dernier album Blood of the Nations qui est paru l'automne dernier. Et je vous rappelle que Accept seront en spectacle au Québec avec Sabaton samedi le 16 avril à l'Impérial de Québec et le lendemain le dimanche, ils seront au Club Soda de Montréal, bien sûr. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, il y en a plein.、Euh, ce soir même, il y a Protest e r Hero pour les amateurs de.

m é t a l progressif moderne qui sont au National de Montréal. Dimanche, Queen of the Stone Age seront au m é t r o p o l i s

d e virtuose, bluesman Joe Panamassa sera au Saint-Denis jeudi le 31 mars. Samedi 9 avril, Jackson Brown sera à la place des arts. The Black Angels seront à la s a l a r o s a le mardi 12 avril.、Le、samedi 16, Paul Diano, le chanteur original de Iron Maiden, sera au Petit Campus. Sepultura, Belfigore, Hate,、hey, Keep of Callison, Nuraxis, e b o n d e d by Blood seront à l'Impériale de Québec le mardi 19 et le 20. Ils seront au Club Soda le même soir que Rush seront au Centre-Belle.

Symphony X, Nevermore, s y Work et deux autres groupes seront au m é t r o p o l i s le lundi 25 avril et le 26, ils seront à la salle Albert Rousseau de Québec. Razors seront au Fofone Electrique le vendredi 29 avril. Samedi 30, Rick Emmett et Dave Dunlop de Full Nine seront à l'Astral. r h y m Stein seront au Centre b e l l

Le samedi 7 mai, lundi 9 mai, Destruction et Destroyer 666 seront au Fofone électrique. Asia seront, la formation originale, seront au m é t r o p o l i s le lundi 9 mai. Et samedi 14, Alice Cooper sera au Pavillon de la Jeunesse avec Anvil.

Samedi 4 juin, Deep Purple seront à la place des arts avec un orchestre symphonique. Et le lundi, le 6, ils seront à l'Agora du Vieux-Port de Québec, bien sûr. Super Tramp seront au Centre b e l l le jeudi 15 juin. Vendredi 17 juin, Brian Wilson sera à la place des arts. Dimanche 24 juin, Robert Plant sera à la place des arts. Samedi 23 juillet, c'est loin, mais on l'a annoncé cette semaine, le Heavy MTL aura lieu au parc Jean Drapeau.

Et la première journée, c'est pas fort.、Là. Disturb,、uh, Godsmack,、uh, Inflames, pour, moi j'ai déjà aimé Inflames, mais ce qu'ils font depuis plusieurs années me déplaît.、Uh, mais ça a déjà été bon. Uh, Trivium, uh, Kingdom of Sorrow et、uh, le seul groupe à mon avis qui est intéressant, c'est Machine Head.、Uh, par contre, le dimanche,、uh, ça s'avère、uh, assez intéressant puisque Children of Bodom, The Sword,、uh, Anthrax, o p e t h Motorhead et Kiss.

Sont e r là en vedette. Motorhead et Kiss, c'est vraiment bon ça. Et au PEF, bien sûr. Vendredi 2 septembre, Camelot sera au club. Soda, c'est loin tout ça, mais les billets sont en vente depuis un bon bout de temps. Et euh, finalement, euh, ça aussi, les billets sont en vente depuis assez longtemps. Roger Hogson sera à la place des a r t s les vendredis, samedi 28 et 29 octobre. 15h58.

Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e un compagnon d a s f f a i r e émission entièrement consacrée aux racines du rock à l'évolution du rock à travers le temps. On va même temps y aller avec un petit bloc thrash des années 80. Dans un moment, on va entendre Anthrax et Slayer, mais tout de suite, on écoute Megadef. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Ménements e la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à t o i r i v i è r e C'est faux. 8 9 FM.

d Avec deux pièces tirées de cet immense l a s s t q u e l'album Raining Blood de, 2000, de 1986. C'était Altar of Sacrifice et Jesus Saves. C'était précédé de Anthrax avec Caught in a m o s h C'est tiré de leur propre chef-d'œuvre Among the Living de 1987. Et au début du b l o c on a entendu Megadeth.

Avec Hangers 18, qui nous vient de leur, aussi, c'est leur c h e f d œ u e l'album Rust in Peace, de 1990. Je c r pas q t r a c k seront s au EVMTL, e、euh, u le 24, le 24 juillet. Il me semble qu'ils a v a i e n t jouer aussi en, en 2008, a、uh, n t r a x Et c'est Megadab, bien sûr, qui avait été en vedette l'année dernière de la journée du samedi.

Il est 16h15, vous êtes à l'émission e c c l a s s i q u e en compagnie d'Anna Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec euh, encore euh, du matériel assez musclé,、euh, puisque dans quelques minutes, on va entendre la formation de Power Metal floridienne Iced Earth. Mais tout de suite, on écoute Alice in c h a i n g Sea of Sorrow, vous êtes sur les ondes de la radio des mélomanes.

Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. C'est f f Aux l e aux oreilles, oui. Oui, oui, oui, oui. 89, 99.

A whole lot of trouble coming. The cartoon kid eyes and the rank of a g h o s t stanky g r o s t kicking rhythm of social circumcision. I can't close the closet on the shoebox for love.

そう。<sh arp inhale>

Floridien avec la pièce Jack, tirée de leur album Horror Show de 2001, disque concept d'hommage aux monstres célèbres des films d'horreur comme Frankenstein, la momie, Dracula, la créature du lac noir, le Dr. j e k y l l Mr. Hyde et bien sûr, Jack the Ripper.

Le chanteur du groupe, Matt Barlow, encore une fois quitté le groupe et il a été remplacé par Stu Block de Into Eternity. Ça commence à être pas mal、euh, clownesque, leur affaire. John s c h a e f e r était pas mal mieux de garder Tim Owens que de ramener Matt Barlow,、euh, qui est pas tellement fiable.

Ça commence à avoir l'air de end track, je trouve, Iced Earth. Juste avant, on a entendu Skid Row avec la pièce Monkey Business, qui ouvre leur deuxième album, Slave to the Grind de 1991. Au début du blog, on a entendu Alice in Chains avec Sea of Sorrow du disque Facelift de 1990, album sur lequel on retrouvait le bassiste original du groupe, Mike Starr, dont on a appris le décès.

La semaine d a i l l e u r s il est mort d'une surdose de drogue, comme son ancien chanteur, Lane Staley.、Euh, il va lui avoir survécu de quasiment 9 ans, puisque Staley est décédé exactement le 5 avril 2002. Mike Starr avait quitté、euh, Alice in Chains en 1993, s'était fait remplacer par l'excellent、euh, Mike Innes, qui fait encore partie、euh, du Quatuor, lui.

16h33, vous êtes à l'émission Rac Classique u n e compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album des Finlandais, t o u r i s o s intitulé Stand Up and Fight, et qui vient tout juste de paraître. C'est un groupe que j'aime bien, t o u r i s o s、euh, J'ai vraiment aimé là, les deux premiers albums du groupe, mais là,、euh, leur nouveau、euh, m'a vraiment déçu. Je n'ai pas été chanceux cette semaine.、Euh,

c'est que jusque-là, on avait étiqueté t o u r i s t e s On pensait qu'on avait affaire à un groupe de folk metal avec des tendances modernes, parfois électroniques.

Mais là, avec le nouveau disque, on se rend compte que c'est pas ça du tout, que c'est définitivement un groupe de métal symphonique et que le disque qui vient de sortir, il sonne comme la trame sonore d'une comédie musicale un peu kitsch et q u é t e n e qui met en vedette des, des vikings des, des décors en carton pâte. Il、euh, n'y a pas de riff, c'est pompeux, les mélodies sont banales.

Et ça sent tout à fait le réchauffer. Personnellement, je n'ai pas aimé, mais d'autres ont adoré. Question de vous en faire une idée, on va en écouter tout de suite un extrait parmi les meilleurs. La pièce qui ouvre le disque The March of the Varangian Guard. The t a u r i s a s vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à t o i r i v i è a s C'est fou 89.FM. <cười>

Plains of Circland, its vultures jeering at me, but they can circle until they drop dead. I have not come this far to end, but to pursue my own thread to join the Barangian Guard.

Of the moon crew sent men simply searching for glamour, suckle e a l i n g the royal descent, the axe bearing.

De Corpiclani avec la pièce Luhan vs Polka qui ont leur nouvel album Okon Waka qui est paru il y a à peine quelques semaines. Et juste avant ça, on a entendu les p h r n g i e n s de tir avec Trundu et Gotu.

Qui est、euh, la pièce qu'on retrouve sur leur dernier album studio, qui date déjà de deux ans, puisqu'il est paru en 2009 by The Light of the Northern Star.、Et、au début du blog, on a entendu t a u r i s a s avec、euh, la pièce de March of the Varangian Guard, qui ouvre leur、euh, tout nouvel album Stand Up and Fight, que je n'ai pas du tout aimé. Pas du tout, du tout. Malheureusement.

16h46, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compris d a n i l e f e b v r e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec deux autres nouveautés. Dans un moment, on va entendre Amon a m a r f avec une pièce tirée de leur、euh, tout nouvel album qui sort en magasin mardi prochain. Mais tout de suite, on écoute Children of b o r d o m Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, la Radio Campus et s la seule.

À faire tourner du vrai rock et du métal à trois rivières, c'est fou 89 f m

Listen.

Entendre Tox Town Lucky s t r t r y Part 2.、Yes, qui est-ce qui raconte une entourloupette comme ça de Lucky, qui était le diable, le joli viking? C'est définitivement mon morceau préféré sur、euh, leur tout nouveau disque, s e r Rising, qui sort en magasin mardi prochain.

Au début du b l o c on a écouté, au début du b l o c juste avant ça, plutôt, on a écouté c u i l d r e n of Baudon avec la pièce Shovel Knockout qu'on retrouve sur leur、euh, très bonne nouvelle à d b u m Relentless Reckless Forever qui est disponible en magasin depuis deux semaines. 16h56, l'émission s'achève, c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fedibé.

L'historien de s e s Fou s pour sa participation à l'émission de cette semaine pour les éphémérides du rock. Les palmarès, sans rappel, vont suivre dans un moment avec、euh, Mathieu Plante et Stéphanie Gagné. Ça sera suivi à 20h、euh, du retour de mes amis Les Lutins de l'Enfer pour des amateurs de métal plus extrêmes. Et si vous êtes fans de métal, f a n de métal, <rire> il n'y a pas que les Lutins de l'Enfer, il y a aussi、euh, l'émission de mon très bon ami le Dr. p e n r a g o n Réanimation, toujours les mardis à 21h pour une bonne dose comme ça de métal.

Et amateur s de rock psychédélique, n'oubliez pas l'émission de Fred Durand, le voyage insolite tous les lundis de 19h à 20h.

Il va être au salon du livre de Trois-Rivières en fin de semaine, Frédéric. La semaine prochaine, a v e c k c l a s s i q u e、euh, je vais vous présenter une face d'un album Vénéclassique paru en 1971, encore une fois, Nantucket s l e i g h Ride de Mountain. Dans ma chronique groupe Obscur, je vais vous présenter la formation de Rock Progressif et Psychédélique en g l a i s e Blonde on Blonde, et plus précisément leur、euh, premier album paru en 1969, intitulé Contrast.、Euh, je vais vous parler du nouvel album des Canadiens de c o l l

Qui font、euh, du heavy metal, au school, dans la mouvance、euh, de ce qui se faisait au début des années 80. C'est un très jeune groupe. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière nouveauté, ma dernière nouveauté pour cette semaine, un extrait du tout nouvel album des Finlandais de Moonsorrow, intitulé Voivnoja k e l i n e n i n Mahasa, qui vient tout juste de paraître.

C'est définitivement pas le meilleur ni le plus brillant des、euh, albums de Moon Sorrow. Ça manque de, de riffs, je trouve. Des, des riffs qui punch et les guitares sont uniquement là pour、euh, poser des rythmiques. Mais,、euh, c'est de très loin l'album que j'ai préféré cette semaine、euh, parmi mes nouveautés. Question de vous en faire une brève idée. Je vous laisse avec, sur la pièce, un extrait de la pièce k o o l a i n e n Maha. Et,、euh, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain.

11h30 pour une autre émission c l a s s i q u e Salut!